Ils parlent tous comme des animaux de toutes les chaînes ça parle mal 2018. Je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il moche mieux quand ils les sale bah, faudrait peut-être casser les codes. Une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi? Même si tu parles mal des filles, je sais qu’au fond tu as compris Balance ton quoi Un jour peut-être ça changera Balance ton quoi Donc laisse-moi te chanter. bête pour une vie drôle pas si tes parents et ton frère ça aide oh tu parles de moi c'est quoi ton problème j'ai écrit rien pour toi le plus beau des poèmes laisse moi te chanter Ça changera, y a plus de respect dans la rue, tu sais très bien quand t'abuses, balance ton quoi, balance ton quoi. Est-ce que c'est bien cas pour tout le monde Pardon, moi je reviens juste sur un point qui est pas forcément hyper limpide, c'est juste que euh, quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est... C'est non. Non. D'accord. Ah ouais Ah, faut bien... Euh... Ouais, c'est pas si simple, faut bien choper le truc, hein. Moi, ce que j'ai compris, euh, en fait... Euh... Pardon, enfin, je que te coupe. F... Ouais, je te coupe. C'est juste parce que y a un deuxième point, c'est que quand une fille dort, on sait pas, du coup, si on peut, si on peut pas. Et du coup, je me dis, peut-être que dans le doute, on peut non, tenter... Non, la laisser dormir. Tu... Si elle dort, tu la laisses dormir. Eh oui. Eh ben oui, OK. Mmh. D'accord. Et pas penser qu'on peut imposer notre désir, vous aviez dit. Ouais, très bien, ah. Tobias. Après, c'est pas la peine de crier mais c'est super pas la peine de crier parce que comme on est tous là on entend très bien voilà. des, des petites remarques toujours une quoi un problème non si tu fais toujours des petites remarques là, et tu ferais mieux d'essayer de comprendre les femmes tu vas de les écouter vois, bon moi j'écoute pas les femmes moi j'écoute pas les femmes on voit tous que t'as aucune sensibilité <rire> leur... oui, excuse-moi <rire> calmez-vous je pense que ce que vous êtes essayez... oh tais-toi ta gueule pourquoi de, de, de, de, de, de elle intervient au milieu du tout hystérique là c'est euh, fou de faire ça c'est désagréable on parlait du désir allez c'est con pourquoi on s'embrouille comme ça c'est elle qui coupe coupeuse laisse-moi te de chanter te faire je passerais la radio parce que mes sont pas très laisse moi te chanter Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une fille dit non, on peut croire que, et en fait, c'est non.